Bonjour à vous tous, nous sommes le 18 avril 2019, voici les grands titres de cette édition. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi le projet de loi portant révision du code électoral et se penche aujourd'hui sur deux projets de loi concernant le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur des parquets. Et Le ministère de l'Intérieur suspend l'implantation de nouvelles églises et mosquées dans la ville de Bujumbura Et aucun étranger n'est autorisé à faire partie des organes dirigeants d'une confession religieuse au niveau national. Les détails, c'est dans un instant. Ouverture officielle ce jeudi du camp de réfugiés de Nyanganda. C'est en commune de Boutési de la province Ruyégui. Ce camp a une capacité d'accueil de 11 000 personnes. Nous aurons les précisions de notre envoyé spécial là-bas. Sécurité, deux corps sans vie ont été retrouvés ce matin... L'un dans le quartier guicieux de la zone Cagnocha, c'est un mérite de Bujumbura. Et un autre sur la rivière Ndurumu, à 2 km du chef-lieu de la province de Karuzi. Voilà pour les grands titres de ce journal, mis en ordre par Eric Ouiman. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Re Bonjour. Ouverture officielle ce jeudi du camp des réfugiés de Nyanganda en commune Boutézi de la province Ruyigi. Ce camp a une capacité d'accueil de 11 000 personnes et le Haut Commissariat pour les réfugiés explique que ce camp a été créé pour apporter une solution au problème d'hébergement de réfugiés dont le nombre ne cesse de croître. Envoyé spécial de la rédaction à Ruyigi, Oben Yonguru. Le nombre de réfugiés provenant de la République démocratique du Congo ne cesse de croître selon les statistiques fournies par le Haut Commissariat de réfugiés au Burundi. L'ouverture de ce camp de Nyanganda en commune Woutaisi est motivée selon HCR par le fait que les camps de Gagiliza situés en commune Woutaisi comptent plus de 9000 réfugiés et celui de Kavomo comptent plus de 17000 réfugiés situés en commune Gérou sont saturés. Les Congolais qui sont accueillis dans ces camps sont majoritairement constitués de ceux des ethnies de Bafurelo, de Banyamurenge, de Babembe, de Bashi, de Lega, de Hutu et autres. Il fit des combats entre groupes armés à l'est de la RDC. Durant le dernier trimestre de 2019, le HCR indique avoir enregistré au centre de transit de Chichemere plus de 2000 nouveaux demandeurs d'asile. D'ici la fin de cette année, le camp de Nyanganda, en commune Woutaisi, pourra accueillir plus de 3600 réfugiés. Depuis la commune Woutaisi en commune Ruyigi, au Yonguru, Radio-Istanganiro. Merci, Aubin. Et le ministère de l'Intérieur suspend l'implantation de nouvelles églises et mosquées dans la ville de Bujumbura. Dans une note circulaire de ce mercredi, Pascal Barandagui est le ministre burundais de l'Intérieur a exigé que toute confession religieuse qui veut implanter un nouveau lieu de culte doit aller à l'intérieur du pays tout en respectant la loi régissant les confessions religieuses et aucun étranger n'est autorisé à faire partie des organes dirigeants d'une confession religieuse au niveau national. Les précisions de Moïse Misakou. Dans cette note circulaire de deux pages, le ministre de l'Intérieur souligne que le traitement de la demande d'agrément d'une confession religieuse doit être analysé conformément à la loi portant cadre organique des confessions religieuses. Les nouvelles implantations des églises et mosquées dans la ville de Bujumbura sont suspendues. Il ressort que toute confession religieuse voulant implanter un nouveau lieu de culte doit aller à l'intérieur du pays et cela dans le respect des obligations de la loi, notamment les distances entre les confessions religieuses. Dans ce document, le ministre Pascal Barandaguié précise que les lieux de culte doivent avoir des infrastructures décentes et qui remplissent les conditions d'hygiène. Ceux en huit doivent être démolis, lit-on toujours dans cette note circulaire. Aucun étranger n'est autorisé à faire partie des organes dirigeants d'une confession religieuse à l'échelle nationale et dans des structures décisionnelles. Toujours dans cette note, des organisations chrétiennes et musulmanes sont interdites d'organiser des cultes. Elles doivent s'atteler aux activités de développement et et d'appui aux autres confessions religieuses, l'implantation d'une mosquée étant conditionnée par l'autorisation du ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions. Les confessions religieuses qui ne sont pas en ordre avec la loi organique et relative doivent demander de nouveau leur personnalité juridique, le 25 avril courant étant la date limite de dépôt de demande de conformité. Pour terminer cette note circulaire, le ministère de l'Intérieur compte organiser une campagne au cours du mois de juin pour s'assurer du respect de ces mesures. Sécurité, encore sans vie, Ligoté a été retrouvé ce matin dans le quartier Guissier de la zone urbaine de Cagnocha. Ce corps présente des signes qui montrent qu'il a reçu deux balles dans la tête. Après une et perquisition faite par la police à son domicile de Kamengue, on a trouvé un billet d'élargissement attestant qu'il avait été libéré de la prison centrale de Mimba depuis avril 2018. La police indique que les enquêtes sont en cours afin d'identifier les auteurs de ce meurtre. Un autre corps sans vie d'un homme qui serait âgé de plus de 40 ans a été retrouvé sur la rivière Indurumua, à 2 km du chef-lieu de la province, Karouzi. La dépouille mortelle a été inhumée sur la colline Karuri, au bord de la rivière Ndurumu, au pont joignant les communes de Bouhiga et Gitaramuka. L'administration et la police disent n'avoir pas identifié la personne tuée. Je vous l'avais dit dans les titres adoption du projet de loi portant révision du code électoral par l'Assemblée nationale. Le soir de ce mercredi, le ministre de l'Intérieur qui a présenté ce projet de loi à l'Assemblée nationale a expliqué que cette révision s'inscrit dans l'objectif de se conformer à la constitution de 2018. Et parmi les innovations apportées figure la combinaison d'élections présidentielles des députés et l'élection des, des conseils communaux. Et la période de campagne électorale qui, a, qui est passée de deux à trois semaines. Ce qui a d'abord ouvert le débat à la Chambre basse du Parlement. Les détails avec Elinibel Nivikira Ce projet de loi portant révision du code électoral comprend 253 articles. Selon le ministre Pascal Valandaguier, le projet de loi est le résultat des demandes de la Commission électorale nationale indépendante et des partis politiques. Autre chose Les élections de 2020 approchent. Le cautionnement pour les candidatures présidentielles, contrairement à 50 millions suggérés par les partis politiques à Guitega, est passé de 15 à 30 millions pour limiter les candidatures présidentielles de publicité, explique Evalanda Guillet. « Cependant, commencer par l'élection présidentielle n'a pas fait l'unanimité à la chambre basse du Parlement. Ces élus du peuple, propose que les élections présidentielles, les députés et les conseils communaux soient combinés. Le ministre Balanda Guillet est pour cette proposition qui... Poursuit-il, permet la réduction de moyens y alloués. Concernant les députés qui disent que la caution au présidentiel a été arrondie, le ministre Valandaguié trouvait qu'une personne ayant le rang de se présenter pour les élections présidentielles ne peut pas manquer cette somme. Ce projet de loi portant révision du Code électoral a été approuvé par 105 députés, trois l'ont rejeté sur 108 députés qui ont été élus. C'était le reportage d'Eli Nibel. Nibigira, je vous l'avais dit, deux projets de loi dont celui portant mission organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et le projet de loi portant mission organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des parquets sont sur la table de l'Assemblée nationale pour adoption. Emme Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, qui est en train d'exposer ces, ces, ces deux projets de loi à l'Assemblée nationale, a précisé que c'est pour aider la population à ne plus confondre ces deux instances qui sont de loin différentes. La ministre Kanyana ajoute que c'est pour essayer d'apporter des solutions aux diverses interrogations soulevées lors des états généraux de la justice, tenus au grand séminaire d'Oguitéga. C'était en 2013. Et plus de 100 familles de la colline Murambi en commune Buganda, dans la province de Chibitoke sont sans abri depuis ce mercredi. Les toitures de leur maison ayant été emportées par un vent violent, ils sont maintenant hébergés par des voisins et ils demandent aux âmes charitables de leur venir en aide. Suivez quelques-unes des victimes de ces intempéries. Ce qui s'est passé hier faisait peur Le vent violent a détruit nos maisons Ceux qui étaient dans les maisons ont été traumatisés C'était presque la fin du monde Nos maisons ont été détruites La situation va être difficile pour nous Nous n'avons pas où dormir Nous allons passer des nuits à la belle étoile Nous voulons que les âmes charitables puissent nous venir en aide. La situation d'hier faisait peur. Les gens n'ont pas ou donné de la tête suite à ces pluies mêlées de vent et qui ont emporté les toitures de nos maisons. Nous craignons la dégradation de la santé de nos enfants, les adultes y compris, qui vont passer des nuits dehors. Nous sommes vraiment en insécurité. Nous demandons que les âmes charitables puissent nous venir en aide. Ceux qui, leurs maisons, ont été détruites ont besoin d'une aide d'urgence pour qu'ils trouvent où dormir. Nous lançons cet appel au gouvernement et aux bienfaiteurs privés. De nous venir en aide, car nous sommes dans une situation humanitaire très déplorable. Voilà, c'était les habitants de la colline Murambi en commune Ouganda, dans la province de Chivito, que dans la traduction nziko banyanga Sachez que le chef de colline, adjoint de Murambi, confirme que 160 maisons ont été détruites suite à ces intempéries. Nathan Voyekouré, lui aussi, demande aux bienfaiteurs de venir en aide à ces administrés en situation humanitaire très précaire. Et de vastes nids de poules s'observent dans certaines routes du centre et de l'est de la capitale Bujumbura, surtout sur l'avenue de l'imprimerie, en face de l'école primaire du Jardin public Nyakabigaïmu Tanga Sud. Les usagers de ces routes se plaignent de leur état et demandent aux concernés de les réhabiliter. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer.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 Et aucun étranger n'est autorisé à faire partie de, des organes dirigeants d'une confession religieuse au niveau national. Ouverture officielle ce jeudi du camp de réfugiés de Nyanganda en commune Boutezi de la province Ruyigi. Ce camp a une capacité d'accueil de 11 000 personnes. Et au chapitre sécurité, deux corps sans vie ont été retrouvés ce matin. L'un dans le quartier Gissio de la zone kanyocha de bujumbura